บุกทูห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าที่ทำการไปรษณี t e ์ e ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Où est le bureau de poste le plus proche? Où est le bureau de poste le plus proche? Tu fais une visite à la poste? Quelle est la distance jusqu'au bureau de poste le plus proche? Quelle est la distance jusqu'au bureau de poste le plus proche? Où est la boîte aux lettres la plus proche? Où est la boîte aux lettres la plus proche? Dì, chan, tòng kàn stàm 2, 3 d u à J'ai besoin de quelques timbres. J'ai besoin de quelques timbres. Samlàp gát lè jòt mài. Pour une carte postale et une lettre. Pour une carte postale et une lettre. q a à s o n g p a y s a n i e p a y a m é r i q u r a c a t h a o r a y à combien s'élève l'affranchissement pour l'Amérique?À combien s'élève l'affranchissement pour l a m é r i q u e p a s a d u n a ç t h a o r a y c o m b i e n pèse ce paquet? Combien pèse ce paquet e s t c e que je p l e n s'envoyer par avion Combien de temps faut-il compter jusqu'à ce qu'il arrive Combien de temps faut-il compter jusqu'à ce qu'il arrive? Où puis-je téléphoner? Où puis-je téléphoner? t ù e s l e téléphones q u e s i n t l e la plus p r o c h e คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ Avez-vous des télécartes? Avez-vous des télécartes? คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมค Avez-vous un annuaire téléphonique? Avez-vous un annuaire téléphonique? คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ Connaissez-vous L'indicatif pour l'auriche t connaissez-vous l'indicatif pour l'autriche un instant je vais voir un instant je vais voir la ligne est toujours occupée. La ligne est toujours occupée. Quel numéro avez-vous composé? Quel numéro avez-vous composé? Vous devez d'abord composer le zéro. Vous devez d'abord composer le zéro.